إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وَإِنَّ خَيْرَ الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها en en kulla Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans le livre des al-Muhima fi al-Umma. Donc c'est les fatawa des ulama au sujet du actuel. là on était rendu, mais avant de commencer, Et il y a juste un point que j'aimerais clarifier au sujet de notre manhaj, de la da'wa salafia et du manhaj des salafs. <coughs> il y a parmi les kuffars et parmi les mutats les aléhans de qui essaient de diviser la da'wa salafia ou bien les salafis en différents groupes. On a expliqué ça déjà dans notre, dans notre dars quand on a parlé de al-Jabda, On a expliqué ça déjà, mais c'est pour clarifier encore une fois parce que il y a des confusions parfois qui sont répandues, et en particulier de ces temps-ci, parce qu'il y a un journaliste, un, un journaliste qui a écrit un livre là, puis il va sortir bientôt, et puis il a mis il a fait des allusions à, au fait que Notre da'wah, c'est un da une da'wah salafia shaykhia, ou bien qui retourne au shaykh, au shaykh tandis qu'il prétend qu'il y a une autre, une autre partie de la da'wah salafia, ou bien des salafis qui est une salafiyya jihadia, hein, qui a rapport avec le jihad, et il divise les salafis de différents groupes de cette façon. Toutefois, la réalité à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas plusieurs groupes salafis, mais qu'il y a un seul groupe salafi, c'est ceux qui suivent les salafs salih. Hein? et est-ce que les salafs salih se divisaient en différents groupes La réponse est non, ils suivaient le Coran et la Sunnah, d'accord Maintenant les groupes qu'ils appellent ou qui se nomment eux-mêmes salafis djihadis, la plupart c'est des khawarijs, et si on retourne aux ulama, des salafs, Euh, ou les ulemas actuels dans le monde musulman qui appellent au manhaj des salafs et à la voix des salafs, on trouve que ces ulemas-là, il n'y en a aucun d'entre eux qui justifie les activités et les actions de ces soi-disant euh, salafis djihadis, d'accord Et donc en réalité ces gens-là qui se prétendent salafis et qui disent qu'ils sont des salafis djihadis c'est uniquement en fait qu'ils qu cherchent à donner un mauvais nom à la Da'wa salafiyya et les médias occidentaux utilisent ça et les médias également de, de certains pays musulmans parfois même utilisent ça pour justement éloigner les gens et faire peur aux gens au sujet de la, de la réalité de la Da'wa salafiyya pour les éloigner de la, la vérité de qu ce que ça signifie d'être sur la voie des salafs salih, parce que la, les salafs salih c'est qui ce sont les sahabas. Ceux que Allah subhanahu wa a dit à leur sujet, radiallahu anhum, hein, qu'il est satisfait d'eux. Donc s'il est satisfait d'eux, eh ben, il nous a également, non seulement qu'il l'a dit qu'il est satisfait d'eux, mais il nous a ordonné de les suivre, hein. On nous demande de les suivre de la meilleure façon. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix de suivre la voie des salafs si on veut être sur la réalité, sur la vérité de l'islam, d'accord Donc ça c'est juste un point en passant pour clarifier cet aspect, que les ulémas sont tous avec la les, les ulémas qui sont les imams de cette da'wah, eux ne sont pas d'accord avec ceux qui se prétendent salafis, tandis que les, euh, ceux qui se prétendent salafis, djihadi, et ceux qui se prétendent djihadi, eh bien ceux-là, ils n'ont pas d'ulama. Hein et faites l'expérience si vous ne croyez pas amis, si certains ont des doutes. Retournez à ces gens-là et demandez-leur qui sont vos ulama. Qui sont les ulama qui sont d'accord avec ce que vous faites Et qui sont les ulama qui disent que ce que vous faites est permis Et demandez-leur de citer les noms. Et de, demandez-leur de, de mentionner les, les livres et les ouvrages qu'ils ont écrits. Et vous allez voir que soit ce ne sont pas des ulama, Ou soit ils refusent de mentionner leur nom, parce que justement ils n'existent pas, ou bien soit ils existent et ce ne sont pas des ulama, ils se sont eux-mêmes peut-être déclarés comme étant des ulama alors qu'ils ne le sont pas, hein? et donc c'est pour cette raison que ils n'ont pas de ulama, donc ils n'ont pas de guide dans le, le, le, le chemin qu'ils suivent, et ils sont en général, en général des ignorants, du réel. Hein, ils prennent des paroles des ulama, ce qui fait leur ce qui fait leurs affaires, ce qui est en accord avec leurs passions, et qu'est-ce qui est en désaccord avec leurs passions dans les dans les paroles des ulama Ils le rejettent et ils le mettent de côté et disent non, on ne fait pas confiance aux ulama, excepté dans les questions de fiqh, Si c'est des affaires de salat, hajj, hayd, hein, nifas, des questions de fiqh générales. Là, ils vont peut-être prendre des fatwas des ulamas salafis, mais quand c'est des questions en ce qui concerne les questions de politique, de djihad ou d'autres aspects de ces, ces questions-là, ils disent, nous, on ne fait pas confiance à ces ulamas. ce sont des ulamas qui suivent les hukkam, ce sont des ulamas qui, soi disant, suivent les dirigeants et ils doutent de leur sincérité et ils les accusent parfois d'être des agents ou des hypocrites. Hein, et parfois, même certains d'entre eux qui sont euh, plus extrémistes, ils les déclarent même comme étant des kuffars et des Hein Donc, celui qui traite les ulama de kuffars, comment il peut se prétendre être un salafi Ce sont des exemples de l'égarement de ces groupes de et qui suivent la voie des khawarij et qui se prétendent salafis, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les salafis. Donc alhamdulillah, on va continuer donc notre dars comme on a commencé la semaine passée. On est arrivé à une question qu'on a posée au Cheikh d'une base, et on va lire la question, puis on va lire la réponse aussi, Incha'Allah. La question a été posée au Cheikh. On a La question c'est, il y a des gens qui croient que lorsque des dirigeants font des grands péchés, hein, des kabahir, euh, ils croient que ça c'est ça nous rend ou ça rend obligatoire de se révolter contre eux ou de se rebeller contre eux et de prendre les armes contre eux, et d'essayer de changer le dirigeant et de changer les, les, la situation par la force. Même si ça implique que les conséquences de ça, ça va être quelque chose de mal, une conséquence négative pour les musulmans dans le pays. Et on sait que les musulmans, dans les événements qui se produisent actuellement dans le monde musulman, il y a, il y a, ils ont beaucoup, ils souffrent beaucoup de problèmes. Donc, c'est quoi votre opinion à ce sujet-là Et donc, le chef Ibn Baz, -Baz c'est l'ancien mufti de l'Arabie saoudite, et le directeur ou le chef du, du comité des grands ulama de l'Arabie saoudite, il a dit quoi Il a dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa wa sallallahu ala dit, wa ala Alihi wa Alhamdulillah, wa a dit, فقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فهذه الايه نص في وجوب طاعه ولي الامر وهم الامراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمه وهي فريضة في المعروف والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية ولكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينضي عن يدا من طاعة اخرجه مسلم Donc, Cheikh Ibn il commence sa réponse en disant, louange à Allah Ta'ala et salut sur son messager et sur ses fidèles et ceux qui sont parmi ses compagnons et, qui ont, parmi ses compagnons et ceux qui ont suivi sa guidance. Il dit, Amma Bad. Ensuite, Allah Ta'ala a dit dans le verset 59 de sourate Al-Nisa, Ô vous qui croyez, Obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, hein, si vous divergez, divergez, en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure compréhension, une meilleure conclusion. Ensuite, le chef, il explique, il dit, ce verset, C'est un texte clair, une preuve, pour montrer qu'il est obligatoire d'obéir aux dirigeants des musulmans. -amr", ceux qui détiennent le commandement et ulil -amr", ce sont les dirigeants hein, et les savants de l'islam, les ulama. Et euh, il a été mentionné également dans la Sunna authentique selon le prophète, il y a des hadiths qui clarifient que cette, cette obéissance est obligatoire. Et c'est une obligation de les obéir dans le bien. Et les textes de la Sunna expliquent cette signification-là. Et, et les textes prouvent que ou bien indiquent que ce verset euh, implique de les obéir ou signifie de les obéir dans le bien. De les obéir dans qu'est-ce qui est bon, d'accord Donc c'est obligatoire pour les musulmans d'obéir le dirigeant dans tout ce qui est bien. Okay, dans tout ce qui est bien et non dans le péché. Si le dirigeant ordonne aux gens de désobéir à Allah, alors dans ce cas-là on ne doit pas obéir au dirigeant dans le péché. Mais ce n'est pas permis de sortir contre les dirigeants à cause de ça. Hein, donc si le dirigeant commande de faire un péché, on n'a pas le droit de l'obéir. d'accord. Mais si s'il commande de faire un péché, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de sortir et de se rebeller contre lui. D'accord Donc si un exemple, un, un dirigeant musulman dit les femmes ne doivent plus porter le hijab dans le pays, qu'est-ce qu'on fait On n'obéit pas. D'accord Et il y a des shiurks à qui on a posé la question là-dessus, et ils ont dit la femme elle reste chez elle, ne sort pas. Si elle sort dehors, elle n'est pas obligée d'enlever son hijab. C'est une, une réponse. D'accord? Puis, il y a d'autres, il y a d'autres exemples de ça qui sont, qui sont mentionnés. Allez, comme ça. Tu tu, tu cherches un moyen de, de, de t'éloigner de, du péché et de pas oublier. Là, tu, tu sors pas contre le dirigeant en te rebellant et en appelant à la, à, à se rebeller contre lui. Après, il mentionne une parole du prophète sur Il dit, celui, euh, celui qui a un dirigeant au-dessus de lui, Et qu'il le voit, ce dirigeant-là faire une désobéissance pour Allah Subhanahu wa Taala, alors il doit détester qu'est-ce que ce dirigeant-là fait comme péché. Ça, ça fait partie de al-inqad al-qalb. sait que le, de, de dénoncer le mal ou de changer le mal, c'est trois degrés. De le changer avec la main, ça c'est le, le plus haut degré, et c'est pour celui qui est capable et celui qui a l'autorité. Ensuite, il y a de changer le mal avec le cœur. Et ça, c'est euh, avec euh, la langue. Et ça, c'est lorsque tu es capable de donner le bon conseil et de parler aux dirigeant directement pour lui donner le bon conseil, pour lui demander de pas faire le péché ou de cesser de le faire. Et le troisième degré, c'est le changer avec le cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Et ça, c'est pour tous les musulmans. Tous les musulmans, ils ont tous la capacité, sans exception, de détester le mal par leur cœur et de souhaiter le changer s'ils si pouvaient le faire. Euh, donc, le, le prophète a dit <muches> Donc, si tu le vois faire quelque chose qui a rapport avec la désobéissance d'Allah, alors tu dois détester ce qu'il fait de la désobéissance d'Allah. Mais, n'enlève pas ta main de son autorité ou de l'obéissance. Une fois que tu lui as donné ton obéissance, tu ne peux plus enlever ta main de son obéissance, même si tu le vois commettre des grands péchés. D'accord Et le, le Sheikh, il dit ensuite un autre hadith, il dit, وَقَالَ صلى الله عليه وسلم, من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات مات ميتة Donc, il mentionne un autre hadith euh, dans lequel le Prophète dit, celui qui sort de l'obéissance ou de l'autorité et qui divise ou qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire se sépare du groupe des musulmans, hein, dans le sens qu'il se qu essaie de sortir contre le dirigeant et il crée une division hein, dans le, dans, entre, les, entre les gens. A cause de sa eh ben il meurt sur une mort d'ignorance mata maytatan jahiliya il meurt sur une mort d'ignorance comme quelqu'un qui est mort dans la jahiliya après le il mentionne al-wathetif wa sallallahu alayhi wa sallam taatu al al illa en uumar bi ma'siyah. En uumira bi ma'siyah, falla sam'a wa la ta'a. Donc, euh, ici, euh, le chef il mentionne un, un autre hadith qui est rapporté selon al-Bukhari. et ce hadith il dit que le musulman doit écouter et obéir le dirigeant dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Donc, ça veut dire tu n'obéis pas le dirigeant seulement dans ce qu'il aime fait fais plaisir dans qu ce que tu aimes, mais également dans ce que tu aimes et dans ce que tu n'aimes pas aussi. D'accord? excepté euh, si on te commande de faire un péché. Si on te demande de faire un péché, dans ce cas-là, tu ne dois pas obéir. Parce que si il dit, c'est comme le prophète Salam dit, si il ordonne de faire un péché, alors tu ne dois ni écouter ni obéir dans le péché. Après, il mentionne le nom Hadith encore une fois. قال عباده بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعصرنا ويسرنا وأثر واثره علينا وان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا ضواحا عندكم فيه من الله برهان dus, dat is een hadith rapporté par Al-Bukhari. En Abd al et, euh, ibn al-Samit, c'est un des Sahaba, il dit: Nous avons donné au prophète Muhammad al-Bay'a, al c'est-à-dire l'allégeance, qu'on allait l'obéir, l'écouter et l'obéir. Lorsqu'on est euh, en forme, ou lorsqu'on est commandé de faire quelque chose qu'on aime moins, qu'on n'aime pas faire. Et quand c'est quand il y a des difficultés et quand on est également en, euh, dans des situations d'aisance, Donc dans tous les dans toutes les situations, peu importe dans laquelle on est, que ce soit des situations où on est euh, content de, de de de de suivre et d'obéir ou dans des choses qu'on n'aime pas ou bien dans les moments où on est on a de la facilité, on a de l'aisance ou dans les moments difficiles, ou euh, à Saratana Aleina. C'est-à-dire, même si, euh, par exemple, euh, ceux qui sont au-dessus au de nous ont plus de privilèges que nous, hein, ceux qui sont au-dessus de nous ont plus de privilèges que nous, euh, et, et plus de, de choses de la dunia que nous, on doit quand même les obéir. Et il dit, et on ne doit pas enlever notre main nous retirer de son commandement et de son obéissance, c'est-à-dire le commandement et l'obéissance de celui qui le détient. <métant de l 'étonne> Exceptez si vous voyez un kofr clair, hein, une, un, une, mécréance, une mécréance claire au sujet de laquelle vous avez une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple de hadith qui nous montre qu'on doit obéir et suivre et respecter les dirigeants, et écouter les dirigeants, et de ne pas euh, remettre en cause son obéissance et son commandement, euh, excepté si tu vois un coffre clair dans lequel il y a une preuve venant d'Allah s.w.t. Donc le chef, il s'y fera على, على انه يجوز لهم لا لا يجوز لهم منازعه ولاك الامور والخروج عليهم الا ان يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان وما ذاك الا لان الخروج على على المسلم على لان الخروج على ولاه الامور يسبب فسادا كبيرا وشررا عظيما فيختل به الامن وت وتضيع وتضيع الحقوق، ويتيسر ردع الظالم، ولا يتيسر ردع الظالم ونصر المظلوم ونصر المظلوم، وتختل السبل، ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاه الأمور فساد عظيم وشر كبير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية لمصالح العامة Donc ici le chef il dit que euh, il dit, on voit maintenant il dit ça ça prouve les hadiths qu'on a lu qu'il n'est pas permis de disputer aux dirigeants leur autorité ni de sortir contre eux, de prendre les armes contre eux, excepté si on voit un coup clair. Hein, ben, au sujet duquel Allah s'père a fait des sommes, une preuve évidente à son sujet. Et ça, la raison pourquoi c'est interdit de, de sortir contre le dirigeant et de se rébeller contre lui, c'est parce que les conséquences de faire, de, du fait qu'on se rébelle contre le dirigeant, c'est que ça amène beaucoup de désordre et de façade, de corruption, de désordre sur la terre. Et ça, Enlève la sécurité que les gens ont dans la, la, dans la société. C'est-à-dire, il n'y a plus de sécurité par la suite. Les gens n'ont plus de sécurité euh, dans leur maison ou dans la rue. Hein, ils ont peur, il y a des, il y a des, il y a des crimes. Des... C'est comme par exemple, s'il n'y a plus de policiers dans la rue. D'accord Donc, c'est l'anarchie. Exactement. Donc, quand il n'y a plus de dirigeants, Ce qui se produit par la suite, c'est l'anarchie. Le, le dirigeant et l'autorité, comme la police, l'armée, les autres, tant eh ils ne sont plus là, sauf qu'il arrive l'anarchie, tout le monde se déclare lui-même le roi ou le maître et il se permet de faire tout ce qu'il veut. Et donc il n'y a plus de sécurité dans le pays, il n'y a plus d'autorité. Et donc, c'est ça, ça les conséquences du fait que les gens se rebelle contre les dirigeants. Et euh, en plus, qu'est-ce qui arrive souvent C'est que lorsqu'une personne se rebelle contre les dirigeants et prend le pouvoir, eh bien, ça dit à l'autre personne, aux autres personnes, si lui, il est capable de le faire et de prendre le pouvoir, alors n'importe qui est capable, aussi moi aussi je suis capable. Hein, les gens vont se dire, alors dans ce cas-là, moi aussi je peux le faire. Et lui, il mérite pas plus d'être là que quelqu'un d'autre. Hein, puisque lui, il a fait, quelqu'un d'autre peut le faire. Hein. et c'est pour ça, que vous voyez que les pays, les pays et les gouvernements qui ont pris le pouvoir par des coups d'État sont les plus durs, sont les plus durs parfois envers les autres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que comment eux-mêmes ont on fait ce, ce coup d'État-là. Et ils savent que comment les autres vont s'y prendre pour faire le coup d'État ou renverser l'autorité. Alors c'est pour ça qu'ils frappent deux sur euh, les autres et euh, en même temps aussi c'est parce que les c'est le fruit de leurs leurs euh, leurs leurs leurs leur, leur péchés ou des, mauvais, des mauvaises actions qu'ils ont fait. C'est que étant donné queux mêmes ils ont fait quelque chose de mal une injustice ils savent que ils ont peur que la même chose leur soit faite la même chose. Hein souvent, qu'est-ce qui s'est produit, j'ai lu dans, surtout dans le 20 siècle, l'histoire dans les pays musulmans, euh, il y a des groupes de des groupes de, de gens qui se sont euh, mis ensemble et qui ont fait des révolutions et des coups d'État dans les pays arabes, des pays arabes, des pays non, non arabes aussi. Qu'est-ce qui se passe C'est que euh, les, le, ce groupe-là, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, là ils ont élu ou ils ont choisi un chef entre eux pour être Le, le, le président, ou bien le chef, et là ils commencent à se tuer les uns les autres par la suite pour se prendre le pouvoir les uns les autres, et tu vois que celui qui renverse l'autre, c'était le meilleur ami de, du premier, ou de celui qui a, pris le, qui a fait le coup d'état, et donc ils commencent comme ça les uns les autres à se tuer comme ça pour prendre le pouvoir. Et ça, il y a des, y a des pays où, comme par exemple en Syrie, puis au Liban, des trucs. La Mauritanie, ça serait ça aussi. C'était l'ami de, de l'organisateur de, de celui qui l'avait fait la première fois. Exactement. Tu vois, donc c'est comme ça. Les uns, ils ne se font pas confiance aux autres. Et la, la conséquence, ça c'est la conséquence du fait qu'ils ont désobéi à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Et donc, euh, c'est comme on dit ou Mutugal c'est l'amal comment toi tu agis comme ça quand qu on, qu on, te, on te punit de la façon dont tu as mérité allez. donc c'est pour ça donc une des conséquences c'est que ça détruit la sécurité et que ça fait perdre les droits des gens si des gens ont des droits ils peuvent plus les récupérer parce qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de de, de juges, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien pour établir les droits pour les gens. Euh, S'il y a des gens qui font des crimes, on ne peut plus les, les punir, on ne peut plus les, les remettre la justice à celui qui mérite la justice, parce qu'il n'y a plus de droits. Euh, et celui qui fait l'injustice ne peut plus être ramené à l'ordre, pourquoi Parce qu'il euh, n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Et on ne peut pas venir en aide à l'opprimer non plus parce que justement il n'y a pas d'autorité. C'est la loi de la jungle. Le plus fort, c'est lui qui fait sa propre loi. Euh, et les chemins ne sont plus sécurisés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voyager en sécurité parce qu'on craint pour notre vie ou bien pour nos biens. Et donc tout ça, c'est les conséquences du fait que lorsque des gens essaient de sortir contre un dirigeant, Et de prendre le pouvoir, ça amène beaucoup de mal. Et euh, le chef, il dit, excepté si tu vois que euh, si les musulmans voient qu'il y a un coffre clair au sujet duquel il y a une preuve qui vient dans dans le Coran et dans la Sunna, le chef dit dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de prendre le pouvoir et d'enlever le, le dirigeant ou de sortir contre le dirigeant pour l'enlever. S'ils si ont la capacité de le faire, mais s'ils n'ont pas la capacité, alors ils ne doivent pas le faire, ils ne doivent pas sortir. Ou, même s'ils ont la capacité, mais le fait qu'ils vont sortir, ils, ils craignent que ça va faire plus de mal que le mal qu'ils veulent changer, alors dans ce cas-là, ils ne doivent pas sortir, dans le but de préserver le bien, le bienfait général ou bien Le, le bien-être général des gens, pour pas qu'il y ait plus de désordre et de corruption dans le pays que le mal qu'on veut enlever. D'accord Parce que c'est. Ouais, comme par exemple, si. Non, le coup, ça, ça se limite aux dirigeants, tu vois. Tandis que le reste, le bienfait, al-Maslaha, elle est grande. Du fait que, comme on a dit, il va y avoir une police, il va y avoir de l'injustice qui va être une certaine justice qui va être établie même s'il y a des péchés mais quand même il y aura une certaine justice qui va être établie euh, comme ici par exemple hein ouais c'est ça bon je te donne un exemple ici le président il n'y a pas doute qu'il est casseur au Canada aux États-Unis la même chose ok le Premier ministre ici c'est un casseur personne ne va douter de ça Euh, George Bush, euh, la reine d'Angleterre, tout ça, c'est des coups Toutefois, le fait qu'on est ici et qu'on on doit respecter les lois, pour qu'il y ait une certaine ordre et une certaine euh, y a une, harmonie. Et euh, bon, il y, y a les policiers, il y a l'armée, tout ça sont là pour faire établir une certaine justice, même si c'est pas la loi d'Allah, c'est pas la, les règles d'Allah, mais si. Il n'y avait pas ça, ce serait le chaos. Hein. Une fois, il y avait une grève de policiers. Ici, je pense, au Québec. Ça fait très longtemps. Et puis, c'était le chaos total. Les gens commençaient à voler, hein, à faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. En fait, je reviens, je... Non, je, je reviens à ça. Euh, donc là, je donne un exemple pour le, Ici, après, pour vous montrer par la suite, après, dans un pays musulman, là, c'est la même chose. D'accord Donc euh, donc là, il faut quand même qu'il y ait une certaine ordre et une justice dans la société. Même si, tu vas dire, euh, maintenant, dans un pays musulman, le dirigeant, il est qu'à faire Il a dit une parole de coffre, il a fait une parole de coffre, il va appliquer ses lois. Comme le prophète Saratan a dit, Si, tu les obéis dans le bien. Si ils le coffre, le, le tu les obéis pas. s'il ils de désobéir à Allah, tu n'obéis pas. Hein? Tu l'obéis uniquement dans al ma'ruf C'est tout. Puisque tu ne peux pas, toi, oui, c'est ça que le chef il dit. Le chef il a dit, Fala Baas, Anyachrujwa, Allah Sultan, Idala Tidi. En als het niet. Of Dat is een probleem. Dat is een Et euh, ça a du désordre dans le pays. D'accord Si ça amène le saint, si ça amène la, la mort des musulmans, parce que la vie, ouais, ben c'est pour. Ouais, c'est justement. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie C'était 100% contraire à la Sunna, Tout ça, c'était contraire à l'islam, du début jusqu'à la fin. Mais, alhamdulillah, il y a des chouilleurs qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont clarifié la situation, comme Cheikh Abdul Malik Ramadani in Médel nu. Hij heeft een livre die s'appelle euh, Madarij al-Nabar. Madarij al-Nabar, dit is Madarij al-Nabar, dit is hij. Dans dit livre-là, a bien clarifié toute la situation algérienne. Avant, au début, quand il a commencé à avoir sohwa, quand il a commencé à avoir darwa, quand les gens ont commencé à, à, à, à appliquer, à apprendre l'islam, et à apprendre la sunna, Puis après, qu'est-ce qui est arrivé avec les trucs des élections, puis toutes ces affaires-là, comment ils sont rentrés dans les élections Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé euh, avec la fitna Comment ça, ça s'est développé tout ça La position des ulama vis-à-vis -vis de ces, à, toutes ces, euh, ces événements. Wa salam. la position des ulama vis-à-vis -vis de la démocratie, vis-à-vis -vis des élections, la position des ulama vis-à-vis Euh, par la suite qu'est-ce qui s'est produit, euh, et ceux qui ont euh, fait par la suite, qui ont prétendu au djihad et qui ont prétendu à toutes ces choses-là, puis en réalité donc tout ça on voit qu'il y a eu des contradictions à, de la charia à plusieurs points, d'accord. Et donc de changer le dirigeant c'est pas la première obligation, c'est pas la plus, la plus grande importance, la plus grande importance c'est l'éducation des, des musulmans, parce que si les musulmans sont ignorants, ils ne peuvent pas changer ne pas changer. Rien dans la société. Et si les musulmans eux-mêmes, y allez, euh, disons, sont, tu leur donnes un, un bon, euh, bon, en ce moment, il y a toutes sortes de formes de contradictions à la charia. dans la croyance des musulmans et dans leur pratique de, de, de l'islam. Donc, si tu changes pas ça, y allez, ça ne va rien changer le fait de changer le dirigeant. D'accord, c'est pas juste la question du dirigeant seulement le problème, mais on va on va arriver à ça. Le. peuple dont, bi bi bi, maqasabou, eh bien, c'est comme ça qu'on ma eh bien, wa kadalika nu ali, par dont, zaliyouna par dont, bi maqas, par dont, zaliyouna ala par, bi maqas nu khibo. Oui. c'est comme ça qu'Allah ta'ala met des injustes au-dessus des autres, injustes, pour qu'ils goûtent une partie de, ou bien à cause de qu'est-ce que leurs mains ont acquis, ou à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que c'est comme une punition qu'Allah leur donne. Tant donné qu'ils ont désobéi à Allah, ils n'ont pas respecté les règles d'Allah, Allah les punit ce peuple par un dirigeant injuste, ou bien par un dirigeant euh, mécréant ou autre, pour les punir de leurs péchés. Parce qu'eux-mêmes sont injustes. Le peuple est injuste. Alors Allah les punit avec des injustes. Et euh, donc si le peuple est juste et patient, Allah va les changer leur situation. Il va les aider. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qu'il a en lui-même. D'accord إلى الشيخ الزوال قاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز ازاله الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد ازاله هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندهم قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الامن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال الى غير ذلك فهذا من الفساد العظيم هذا لا وهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعه في المعروف وملافحه ذات الامور والدعوه لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير وهذا هو الطريق السوي الذي يجب ان يسلك لان في ذلك مصالح للمسلمين عامه ولان في ذلك تقليل الشر وتكثير وتكثر الخير وتكثير الخير ولان في ذلك حفظ او حفظ الامن وسلامه المسلمين من شر من شر من شر أكثر Nassallallah lil jami' at tawfiq wa huda hidayah. Donc cheikh nous dit que des règles de la charia qui est, euh au sujet de laquelle il y a un accord, et les ulama sont d'accord à ce sujet là, c'est que il n'est pas permis d'enlever un mal par quelque chose qui est plus qui est plus mal encore ou qui est plus mauvais encore. Et le cheikh dit donc c'est obligatoire d'enlever un mal par ce qui l'enlève complètement. Ou bien parce que parce qu'il le diminue un peu, mais euh, <coughs> de remplacer un mal par un plus grand mal, ce n'est pas permis selon le consensus des savants, selon tous les ulama. Et donc les Cheikh, ici, ce groupe-là, qui veut enlever ce dirigeant, qui a fait un coup clair, et euh, eux ils ont la capacité de l'enlever, ce dirigeant, et de mettre à sa place un imam pieux et est bon, sans que ça amène des conséquences mauvaises et de la, du désordre, un, un désordre énorme pour les musulmans et un grand mal, euh, alors dans ce cas-là, il euh, n'y a pas de problème si ça n'amène pas un plus grand mal. Mais si le fait de sortir contre le dirigeant, ça amène un grand mal, et ça élimine la sécurité dans le pays et que ça crée de l'injustice entre les gens, et que ça fait qu'il y a des gens qui vont, être, euh, qui vont être tués et qui ne méritent pas d'être tués ou d'être euh, attaqués, ou des choses comme ça, alors ça c'est un grand désordre et un grand mal, et ce n'est pas permis. Hein. <coughs> comme qu'est-ce qui s'est passé en Algérie par exemple Tu parles là combien de milliers de musulmans qui sont morts, hommes, femmes et enfants Subhanallah, au nom soi-disant de vouloir établir un état islamique ou de mettre un gouvernement islamique. Ça c'est absurde. Tu es... Hein et c'est passé jusqu'à maintenant, alors que tout ce sang-là a coulé. Injustement. Le sang d'un seul musulman vaut plus que le ciel et la terre. Vaut plus que cette donnée en entier. Une seule personne. Alors que tu es de celui qui tue des musulmans hein, De cette façon-là. Donc c'est des exemples de ce de ce genre. Hein, et euh, <coughs> on va revenir à d'autres aspects de ça plus tard, mais ensuite qu'est-ce qu'il dit le chef? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le dirigeant, le dirigeant on va dire qu'il est kafir et t'as pas la capacité de le faire et que si tu veux prendre le, le, le pouvoir ou le renverser, ça va amener plus de mal que de bien. Qu'est-ce que tu fais? Le chef il dit, dans ce cas-là. C'est pas permis de, de sortir contre lui, mais c'est obligatoire d'être endurant, d'être patient, d'écouter et d'obéir dans le bien. Et de donner le bon conseil aux dirigeants. Et de, les, de leur faire le dawa, de les appeler au bien. Et de faire des efforts pour faire diminuer le mal. Et de, pour que le mal soit plus, moins, moins, moins grand dans la société. Et pour qu'il y ait plus de bien. Et ça, c'est le bon chemin que les musulmans doivent suivre, hein. Et euh, il y a dans ce chemin-là, bon, c'est là-dedans qu'il y a du bien pour les musulmans en général, parce que ça fait diminuer le mal et ça fait augmenter le bien. Et il y a là-dedans le fait que la sécurité et la paix des musulmans vont être euh, plus grande. Et donc, ça, ça va amener du bien, Inch'Allah. Et on demande à Allah à tous, on demande à Allah qu'il nous donne à tous le succès et la guidance, parce que Amin, pourquoi c'est important la sécurité, pourquoi c'est si important, c'est parce que tu ne peux pas adorer Allah comme il faut si tu n'as pas la sécurité, c'est ça, si, si tu veux faire avancer, avancer la Da'wah, il faut qu'il y ait de la sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, si craint, tu crains pour ta vie, tu crains pour ta vie, Quelque pour ta sécurité. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas marcher dans la rue. Comment tu peux faire taire? Comment tu peux appeler les gens? Comment tu peux les éduquer comme il faut, ce C'est pas possible. Donc, la sécurité c'est plus important que, que beaucoup de choses, Al-Sulh al quand le Prophète ﷺ a fait l'entente avec Quraysh sulh al c'était une entente de paix avec les musulmans. Et cette entente-là, disons, elle était. Elle favorise, exactement, elle, est, elle favorise plus les musulmans que les musulmans. Dans plusieurs règles. Hein. Un exemple, par exemple, si un musulman quitte Mecca pour venir vers le Medina, les musulmans, les musulmans doivent le renvoyer. Ils ne peuvent pas le garder. Mais si un musulman quitte pour aller vers les Mouchriqim, il peut rester avec les Mouchriqim, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés de le renvoyer. Il y avait beaucoup de clauses aussi comme ça, qui, qui favorisent. Oui, c'est le contraire de, de qu'est-ce qui, qui est favorisé C'est les Mouchriqim qui sont favorisés. Toutefois le Prophète sallam il a accepté cette, cette entente-là avec les Mouchriqim dans une sagesse. Il savait très bien que les gens… Allez pas quitter. Ils n'allaient pas retourner avec les mushikis, hein Et le nombre, dans, durant cette, cette entente-là, le nombre de musulmans a augmenté parce qu'ils avaient la paix pendant toutes ces années-là pour faire le dawa, pour prêcher aux gens, expliquer aux gens l'islam en toute sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe Il a fait le Da'wah et le nombre de musulmans a augmenté. Hein. Et là, ça a été une cause de la victoire par la suite des musulmans. Parce que quand les musulmans, quand les ont brisé leur entente avec les musulmans, les musulmans sont arrivés à Mecca, ils ont dit, bon, vous avez brisé votre entente. Et il n'y a même pas eu de combat pour reprendre la Mecque. Parce que quand ils sont arrivés à Mecca, ils étaient tellement nombreux, les musulmans étaient tellement nombreux, les musulmans, ils ont fait, hein, ils ont dit, on, on, on abandonne, on, on lève le drapeau blanc, comme on dit. Ça veut dire, on, on, on se rend, on vous donne la ville, même pas une goutte de sang qui a coulé. Hein Donc ça c'est la dame du prophète sallallahu alayhi et le prophète sallallahu il ne s'est pas vengé des mouchriquins quand il est rentré à Matka. il ne s'est pas vengé d'eux malgré tout le mal qu que, que les qui avaient fait aux musulmans, et à cause de ça ils se sont tous convertis à l'islam. Hein Donc C'est comme ça qu'on voit la grandeur de l'Islam, la grandeur de la miséricorde de l'Islam, tandis que certains groupes actuellement, des groupes islamistes, comment ils présentent l'Islam, c'est comme si c'est des sauvages, des vautours, des gens qui veulent juste le sang, juste faire couler le sang des gens. Ils ont fait du, du djihad, non seulement un but, mais ils ont déformé l'image du djihad. qu'est-ce que ça signifie vraiment Hein Donc on, on, on va revenir à ça Inch'Allah, mais c'est juste pour voir que la sécurité et la paix dans la société, c'est très très important pour qu'il y ait une harmonie, un équilibre, pour qu'on soit capable d'enseigner aux gens et d'expliquer de, de, aux gens leur religion. Sinon, si la vie, comme par exemple en, en Irak par exemple maintenant, est-ce que vous pensez que c'est facile d'éduquer les gens à une phase Actuellement non, parce qu'il n'y a, a pas de sécurité de sortir dehors, juste pour aller au marché et puis tu tu reviens pas parce que c'est te fait exploser par une bombe ou quelque chose comme ça. Une autre question maintenant qui a été posée au chef. Le سؤال إن من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى أن هذا فكرا انهزاميا يعني ترك الإنكار على ولاة الأمور علانية وفيه شيء من التخاذل Il dit, parmi les jeunes musulmans, parmi les jeunes, les jeunes musulmans d'Ahlu Sunnah en Jama'ah, il y en a qui considèrent que cette position ou cette attitude vis-à-vis -vis des dirigeants, euh, par exemple le fait de ne pas dénoncer le mal que les dirigeants font ouvertement, ils considèrent que ça c'est une Situation ou une, une position de, de vaincu, yani, ou de, une position de faiblesse, et que ce n'est pas correct. C'est une sorte de lâcheté. Yani. Et donc, ils, eux, ils, ils disent qu'il faut prendre un moyen, une, une méthode violente pour changer le mal qui est dans la société. Et le Cheikh bin Baz, il répond à cette question il dit, من قائله وقلة فهم لأنهم ما فهم الصنة ولا عرفوها كما ينبغي وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشر كما وقعت الخوارج والمعتزله حملهم حب نصر الحق أو الغير من حق حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي او خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاد في النار والمعتزلة وافقوهم في العاقبه وانهم في النار مخلدون فيها ولكن قالوا انهم في الدنيا في منزله بين منزلتين وكله ضلال بوق شيخ ابن باز الريفون Il dit que leur, leur réponse ou leur point de vue, hein, le fait de vouloir changer le mal par la violence euh, et de dénoncer les, les actions euh, ou les péchés des dirigeants ouvertement, il dit que de faire ça, c'est une erreur et que ça démontre la, la, la, la faiblesse de leur compréhension, le fait qu'ils comprennent pas et qu'ils ont une, une faible ou une petite compréhension, hein, ils comprennent pas réellement. Et pourquoi? parce qu'ils n'ont pas compris la sunna hein, ils n'ont pas compris le manhaj de la sunna manhaj Ahl sunna beaucoup de musulmans, tu les vois, ils font la prière ils lisent le coran, mais ils ne connaissent pas la sunna hein, et quand on dit la sunna on parle des fondements du de, de manhaj d'ahle sunna le jamara ils savent, certains, par exemple ça c'est une des causes pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas la dama salafia dont on parle hein, pour eux la dama salafia ça se limite juste au, euh, à l'asma ou al-sifat, c'est-à-dire une fois que tu as compris la question des noms et des attributs d'Allah, et le tawhid d'Allah, ça y est, c'est fini, tu es salafi, mais non, c'est pas juste être un salafi, être un salafi, c'est de suivre la sunnah dans tous les aspects et dans tous les fondements de la sunnah, dans tous les fondements et dans tous les aspects sur lesquels les euh, ahnes sunnah ou al-jamah se sont mis d'accord depuis le temps des Sahaba jusqu'à aujourd'hui, les trois premières générations. Et donc, parmi les principes de sur al-Jama'a, il y a le fait de ne pas prendre les armes et de ne pas se révolter contre les dirigeants, même quand il fait des grands péchés, et de ne pas déclarer un musulman comme étant un kafir, parce qu'il fait un grand péché, hein, et de se désavouer des gens de Bidah, et des exemples de, de ce genre. Donc, certains parmi les gens de Ikhwal al-Muslimine ou d'autres jama'ats musulmanes actuellement, ils ont été avec ces groupes de Bidah, les ikhwan en d'autres, puis à un certain moment donné ils ont découvert la darwa salafiyya et le tawhid. Donc ils sont entrés dans la darwa salafiyya parce qu'ils ont vu que la position des salafes c'est la vérité au sujet des noms et des attributs d'Allah puis au sujet du tawhid d'Allah s.w.t. Toutefois ils n'ont pas appris la sunna au complet, ils ont juste appris une partie de la sunna. Mais les autres aspects de la Sunnah, peut-être qu'ils ne les ont pas appris, ou bien ils ne les ont pas acceptés. C'est-à-dire la position envers le dirigeant qui fait des péchés, et la position envers les gens de Beda'a. Et à cause de ça, ça fait en sorte que beaucoup d'entre eux, ils se pensent Salafi, ou ils se disent Salafi, mais ils adoptent un Manhaj contraire au Manhaj des salaf dans les positions politiques et les positions euh, de ce qui ont rapport avec les groupes de Beda'a. Donc c'est pour ça que le chef il dit ici, les Ils n'ont pas compris la Sunna et ils ne l'ont pas connue comme il faut. Et qu'est-ce qui les pousse à parler de cette façon ou à vouloir agir de cette façon, c'est juste les émotions. Hein al Hamas, on dit Al Hamas c'est comme d'avoir une sorte de zèle un peu euh, exagéré une sorte d'émotion, de, de, de se laisser pousser par nos sentiments et nos émotions, pour la cause des musulmans, et ça c'est un des moyens que les gens de Beda utilisent pour pousser des jeunes, ou des musulmans autres que des jeunes également, même des adultes, pour les pousser vers l'extrémisme, et pour les pousser vers les actes radicaux comme par exemple les attentats, et les autres euh, trucs par exemple. Les, euh, Les, les attentats suicides ou autres. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils leur montrent des vidéos, des vidéos où euh, on montre des enfants, des femmes qui se font euh, torturer ou qui se font tuer euh, ou qui se font, euh, qui se sont fait massacrer par des juifs en, en Palestine ou bien euh, par des, des Américains en Irak. Un des, des photos de torture des photos de, de gens décapités ou bien des, des gens qui, sont, qui ont été… il y a, a, a quelqu'un qui m'a envoyé une fois un, un, fichier PowerPoint, un fichier PowerPoint avec des photos, c'était tellement, tellement révoltant, tellement dégoûtant, des photos de, de gens, tu vois le crâne arraché, tu vois là, le cerveau qui, qui sort, euh, des enfants blessés d'une façon… Euh, par des bombes ou par d'autres choses, et tu vois ces images, et c'est tellement euh, violent, c'est tellement mé méchant, c'est des choses que ce n'est même pas permis de les montrer. Même ils ont posé la question à, à un chef, au sujet de montrer aux gens et de faire circuler ces photos où des gens sont blessés, ou des musulmans sont blessés de cette façon-là, ou bien où il y a des trucs de ce genre, euh, est-ce que c'est permis de montrer ces, ces, ces photos-là aux gens et de les faire circuler comme ça, et le chef il a dit ça, ce n'est pas permis. Ce ni pour, ni pour ni, ni, du, du, c'est pas permis du plan que, premièrement, tu montres euh, à des musulmans des photos comme ça, ça premièrement ça va les affecter eux-mêmes, ils vont se sentir mal, hein en plus de ça, ça va les décourager, ça va les montrer que… Hein, ils, ont, ils ont été blessés, puis des choses comme ça, ça les décourage, ça leur, ça leur met la crainte dans leur cœur contre euh, le mal qui se fait aux musulmans. Peut-être que par la suite, au lieu de les encourager à faire des efforts dans leur religion, ça va les décourager et ça les fait peur également, puis donner d'autres exemples aussi. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment pas euh, bien. Je me souviens plus exactement de la fatwa au complet, Et je pense que c'était Cheikh Faizan qui avait répondu là-dessus, mais c'était juste pour dire que de faire circuler ces photos-là, c'est très mauvais. Et ceux qui utilisent ça, c'est des, des groupes, des gens de Beda'a, qui se basent sur l'émotion et les sentiments, plutôt que sur les preuves du Qur'an et de la Sunna. Et ils incitent les gens à faire des actes comme ça, en se basant sur les émotions. Hein. Donc, c'est ça qui a poussé beaucoup de gens à dévier de la Sunna le, le Cheikh donne des exemples de qu ce qui est arrivé avec ceux qui ont contredit la Shari'a parmi les Khawarij et les Mu'tazila. Les Khawarij et les Mu'tazila, c'est deux groupes qui disent qu'on doit ouvertement dénoncer le mal que les Périgènes font, et on doit absolument sortir contre eux et se rébeller contre eux, et prendre les armes contre eux s'ils font des grands péchés, ça c'est leur Manhaj, le Manhaj des Khawarij. Et Pourquoi ils font ça Parce qu'ils pensent que c'est correct de faire ça parce qu'ils aiment la vérité et parce qu'ils ont une, une honneur jalouse pour euh, défendre la vérité. Hein donc à cause de ça, cette, cette jalousie-là, cet honneur-là qu'ils ont pour défendre la vérité, défendre la charia, les a poussés à désobéir et à dépasser la limite de la sunnah. Et donc ça les a amenés à déclarer. Faussement les musulmans de Koufar parce qu'ils qu font des péchés. Et par la suite, à dire qu'ils sont éternellement dans le feu de l'enfer à cause de leurs péchés, comme les Mu'tazila qui déclarent ça, et comme les Khawarij. Les Khawarij Non, les Khawarij, il y a plusieurs branches. Ouais. mais tu allais dire quoi Khawarij. Oké, okay, oui. Donc, le chef, dit, al-Khawarij, kafarub al-mas, ils ont déclaré quelqu'un kafir pour, pour un péché qu'il a fait. Et euh, ils ont dit qu'il est éternellement dans l'enfer. Tandis que les ma'tazila, eux, ils ont dit, il est pas euh, kafir dans la dunya. Il est entre le couple et la foi, entre les deux il n'est pas ni moumine il n'est pas kaffir mais dans l'enfer, dans notre vie, il sera dans l'enfer éternellement donc il rejoint la position des khawarijs on a parlé de ça dans nos douros déjà après le chèque il dit « والذي عليه أهل السنة هو الحق أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحنها فإذا زنا لا يكفر وإذا سرق لا يكفر وإذا شرب الخمر لا يكفر ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود ولا يكفر بمثل بذلك إلا إذا استحل وقد وقال إنها حلال وما قاله الخوارج في هذا باطل وتكفيرهم للناس باطل وهذا ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في هذا إنهم يمرقون من الاسلام ثم يعودون ثم لا يعودون فيه ويقاتلون او يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الوشاغ فهذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم للشيخ دي لا بوزيشن لا اهل السنه هي الحقيقه على هذا الموضوع C'est que le pécheur, celui qui fait des péchés, on ne le déclare pas kafir à cause de son péché, tant qu'il ne l'a pas déclaré halal ou licite. Hein? Mais le est dit, si quelqu'un fait le zina il n'est pas kafir Si quelqu'un vole, il n'est pas kafir Si quelqu'un boit de l'alcool, il n'est pas kafir Si quelqu'un euh, fait un péché quelconque, il n'est pas kafir Mais il est désobéissant, il est assez. il est quelqu'un qui est pécheur, hein, et il est on dit qu'il est faible dans sa foi. Mais et on dit également qu'il est fasiq, hein, il est pécheur et on établit sur lui, c'est-à-dire le dirigeant des musulmans dans un pays musulman, il va appliquer sur lui la punition islamique pour le péché qu'il a fait, selon les règles de, de la charia. Mais on dit pas qu'il est kafir tant qu'il ne l'a pas déclaré halal, le péché qu'il a fait, et qu'il a dit, ça c'est halal. Comme par exemple, quelqu'un qui dit, euh, par exemple, boire de l'alcool, c'est halal. Ou, ouais, si, sauf si bien sûr, il est ignorant, il ou s'il a une, une, il a mal compris, hein, il est ignorant, il, il a mal compris des choses, etc. Il y a des conditions, bien sûr, mais si quelqu'un dit, l'alcool c'est halal, et, et euh, si quelqu'un dit, le zina c'est halal, Ou si quelqu'un dit euh, le hijab ce n'est pas obligatoire, mais, mais par ignorance. S'il si dit par ignorance, il n'est pas qu'un fait. Il faut lui apprendre. Mais s'il si dit par ignorance, on ne dit pas qu'il est qu'un fait. Mais s'il si dit, et il le sait, et on lui montre les preuves, et il continue, là, bien sûr, il est qu'un fait. Parce qu'il a rendu halal, ce qui est haram, et c'est comme s'il a dit, il a nié ce qu'Allah a ordonné et ce qu'Allah a dit. Waalaikumsalam wa sallam. Le chef ensuite il dit que ce que les khawarij ont dit à ce sujet-là, c'est complètement faux. Le fait qu'ils ont déclaré kafir, les gens à cause des péchés, ça c'est complètement faux. Et le fait qu'ils ont déclaré euh, les musulmans, donc ça c'est faux. Le, leur taqfir, c'est faux, et il dit le cher que le Prophète sallallahu alaihi a dit à leur sujet, au sujet des Khawarij, qu'ils sortent de l'islam et qu'ils n'y reviennent pas. Et qu'ils combattent les, les gens de l'islam et qu'ils qu laissent les idolâtres. Donc, ça veut dire, eux, ils attaquent juste aux musulmans. Les Khawarij, ils se disent musulmans, mais ils attaquent les musulmans seulement. Et ils laissent les gens qui adorent les idoles. Donc, euh, ça, c'est la situation des khawarij à cause de leur extrémisme et de leur ignorance et de leur égarme. Hein? Et euh, le Cheikh al fawzan il faisait une note à ce sujet-là. Il me dit, euh, il y a des gens, parfois, qui vont à une note extrême, hein, comme s'il si y a les khawarij déclarent les gens qui font des péchés comme étant des kuffars. Hein, et il y a d'autres gens, euh, même des choses qui sont shirk et kuffars. Hein, comme par exemple des gens qui, euh, par exemple, adorent les tombes et prient aux morts, ou bien qui croient en des principes et des idéologies de coffre comme la, la, la laïcité, ou bien le communisme, ou bien euh, d'autres systèmes de coffre, ils veulent pas déclarer ces gens-là pour faire. Ils disent ah si tu dis tu dis que c'est des tu dis que ceux qui adorent Les tombes, c'est des mouchrikines, ça veut dire que c'est un khawarit. Tu fais, es parmi les khawarit parce que, euh, tu déclares les musulmans kuffar ou mouchrikines. C'est-à-dire, ils mélangent les choses. Ils, ils, ils mélangent entre ceux qui font que quelqu'un est kafir ou déclarent quelqu'un est kafir parce qu'il a fait un péché et celui qui déclare quelqu'un kaffir kafir à cause du, du shirk ou à cause d'un acte de kofre ou d'une croyance qui est kofre. Et il y a une différence entre les deux. C'est pas la même chose. Il faut être capable, il faut bien comprendre pour être capable de distinguer entre les deux. Mais la raison pourquoi ces gens-là, ils déclarent, euh, ces gens-là comme étant des khawarij, ceux qui disent que si tu dis qu'un communiste est, est kafir, c'est quelqu'un qui est musulman, c'est quelqu'un, quelqu'un se dit, moi je suis musulman, puis tu vois qu'il est communiste, qu'il est laïque, ou bien qu'il adore les tombes. Ou les morts, eux ils disent, ah, si tu le déclares khawarij, tu es un khawarij, tu fais partie des khawarij. Hein, alors qu'en réalité, c'est pas, pas parce qu'il est khawarij qu'il le déclarent kafir, c'est parce qu'ils ont quitté l'islam par ses actes ou ses croyances de, de shirk et de coffre. Et pourquoi ils les ont déclarés des khawarij Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'islam ils connaissaient la réalité de l'islam, ils auraient fait la distinction entre qu ce qui est péché et qu est ce qui est shirk, qu'est-ce qui est kufr. Mais ils ne connaissent pas la différence entre le péché et le kufr. Exactement. Et il y a ceux aussi qui déclarent kafir, euh, tout le monde, euh, par exemple, en, en se basant sur le verset c'est-à-dire le verset qui dit celui qui, ne, qui juge pas selon ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les mécréants. Ils prennent ce verset-là, puis ils l'appliquent à tout le monde. Et puis après, ils disent, tous les gens, tous les gens qui ne jugent pas selon la charia sont des profanes. Et ça, c'est une déformation de la signification de ce verset-là, parce que le verset, euh, il, il n'implique pas nécessairement que la personne qui ne juge pas par la loi d'Allah est directement café. Et qu'ils sont de l'islam. Comme les salafs ont dit, il y a, dans ce verset-là, deux degrés de couvre. Ceux, ceux qui sont en dehors de l'islam et ceux qui sont Kuf, un couvre mineur et un couvre majeur. Ceux qui sont mi, mineurs, le couvre mineur c'est ceux qui sont pas en dehors de l'islam et le couvre majeur c'est ceux qui sont en dehors de l'islam. Et quand est-ce que quelqu'un est dans le couvre majeur, à cause qu'il ne juge pas par la loi d'Allah, c'est quand, quand il croit que c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah, ou bien parce qu'il dit il dit que c'est égal, il dit que la loi d'Allah et la, des, des si la loi des hommes c'est égal, ça c'est Kouf, Akbar, majeur. ça fait quitter l'Islam, si quelqu'un dit non c'est pas égal, c'est supérieur, c'est-à-dire la loi des hommes c'est supérieur à la loi d'Allah, lui il est kafir aussi. Donc il y a des niveaux. Celui qui dit, la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah. Ça c'est un kafir. Akbar. Kufr Akbar. Celui qui dit, la loi d'Allah est égale à la loi des hommes. Ça c'est Kufr Akbar. Celui qui dit, non c'est pas égal, mais c'est, c'est permis, c'est halal. Il est permis de juger par les lois contraires à la charia. Les lois faites par les lois. Ça aussi c'est un kafir. Parce qu'il a rendu halal ce qui est haram. Hein? Mais donc ça c'est des cas où quelqu'un est qu'un faire clairement. Toutefois, peut-être quelqu'un il, il nie pas la loi d'Allah, sauf que il suit ses passions. Il reconnaît ce qu'il fait c'est pas permis, il dit oui c'est vrai, c'est un péché, je n'ai pas le droit, mais euh, il y a une, il suit ses passions. Alors dans ce cas-là, il n'est pas qu'un Ou bien il a peur d'un ennemi ou quelque chose comme ça, ou bien il est contraint ou bien des choses de ce genre. Dans ce cas-là, il est pas en dehors de l'Islam. C'est un kuffar mais mineur. Donc ça, c'est déjà, il y a des déjà, ils font pas la distinction entre ces deux formes et ils mettent tout le monde dans le même panier et ils disent tous ceux qui jugent pas par la charia ils sont tous des koufars. Hein, Et dans les pays musulmans actuellement, il est, il, quand il y a eu la colonisation, les colonisateurs, ils ont enlevé la loi islamique des fois même ils ont enlevé qu'est-ce qui restait de la charia, parce que déjà même avant avant la colonisation, il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été changées de la charia dans les pays musulmans, depuis très longtemps, parce qu'il y avait des bid'a, il y avait le shirk, il y avait le soufi, il y avait le khorafat qui était répandu parmi tous les pays musulmans à cette époque-là, et c'est pour ça que les musulmans étaient faibles, à cause des bid'a, à cause de la division, à cause du shirk, à cause de toutes sortes de tendances, les groupes et les, les égarements, et donc à cause de ça, les musulmans sont devenus faibles, ils ne jugeaient pas par la loi d'Allah en entier, ils avaient des aspects qui sont en accord avec la charia, d'autres aspects qui ne sont pas corrects. Les Kouffars sont rentrés, ils ont empiré la situation, ils ont mis leur loi à eux dans les pays musulmans, donc c'est devenu encore pire. Et là Quand ils sont partis, la situation est continuée. Donc, maintenant, il y a des, des groupes de musulmans qui disent Ah, regardez les pays musulmans, ça, les dirigeants ne jugent pas par la loi d'Allah. Mais ce n'est pas eux qui ont changé là, les affaires. Ce n'est pas, pas depuis maintenant que c'est commencé. Ça faisait des siècles déjà que c'est comme ça. Et donc, pour que ça revienne à la loi d'Allah, il faut qu'il qu y ait beaucoup de travail à faire. Il faut éduquer les gens, il faut enseigner aux gens on a besoin des ulama, on a besoin des doigts on a besoin d'enseignement, de, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait des universités islamiques dans les pays musulmans qui commencent à enseigner la, la charia, pour qu'il y ait des juges qui connaissent la charia, qui commencent à juger selon la charia, et pour arriver là il faut beaucoup de temps, ça prend du temps, et donc euh, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, hein. tandis que eux ils pensent que du jour au lendemain tout ça va changer. أوكي؟، okay. donc ça c'est l'erreur. لا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يثيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية. le Sheikh Zifah ne doivent pas suivre. Les de Khawarij in hun menigte en plus niet meer de moeite Ze moeten obligatorisch de van de Sunnah volgen, volgens de bewijzen van de Koran en de Sunnah, zoals ze in de tekst. En hij zegt: بل عليهم المناصحة بالمكاتبه والمشافهه بالطرق الطيبة والحكيمة وبالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجو حتى يجنح وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر, ويكثر الخير وهكذا جاءت النصوص in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wallahu wa jalli, a dit, rahmatin min hawlik. Donc, le cheikh, dit: Donc, ils doivent s'arrêter au dirigeant à cause d'un péché qu'il a fait. Ou bien de plusieurs péchés qu'il a fait. ils doivent plutôt lui donner le bon conseil, par écrit ou bien verbalement, mais de d'une de, bonne des bonnes façons, par de bonnes manières et de par la sagesse, et en discutant avec eux de la meilleure façon, jusqu'à ce qu'ils penchent vers le bien, hein, et pour que le mal diminue et pour que ou bien pour qu'il soit qu'il pour qu'il diminue ou bien pour qu'il s'en aille pour qu'il s'en aille au complet et pour que le bien soit plus grand. Et donc c'est comme ça que les textes sont venus du prophète sallalahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala illi euh na fa bima rahmatin min Allah limtalhum. Il signifie que par eux, il doit que Allah taala soit été doux envers eux envers les moumin. Mais si tu étais dur et si tu avais le cœur dur et que tu étais rude envers eux, ils se seraient certes éloignés de toi, donc ça veut dire, ça nous montre que tu ne dois pas faire preuve de, de dureté puis d'être rude trop avec les gens pour que par la suite ils s'enfuient et qu'ils s'éloignent de toi, mais tu dois utiliser la sagesse et la douceur pour essayer de ramener les gens à la vérité. فالواجب على الغيرين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشر وأن يناصحوا من ولاه الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاة لله وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة ويناصح من و... من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة وعليكم السلام مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم وأن يوفقهم ويعينهم على الخير وأن يعينهم على ترك المعاصي التي يفعل... يفعلها وعلى إقامة الحق وهكذا يدعو الله هكذا يدعو الله ويضرع إليه أو إليه أن يهدي الله قلاته الأمور وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن وهكذا مع اخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن لا بالعنف ولا الشدة en uh, و... و... uh, pour terminer, le waard dit, uh, l'obligation pour ceux qui ont une jalousie et un sens de van pour, pour Allah et pour sa religion Et pour les gens qui appellent à la guidance, c'est qu'ils se limitent aux limites de la charia et qu'ils donnent le bon conseil aux gens à qui Allah a donné la responsabilité sur eux. Si Allah a donné le pouvoir à certains par-dessus nous, on doit donc leur donner le bon conseil avec la bonne parole et la sagesse et euh, de la meilleure façon pour qu'il qu y ait plus de bien et qu'il y ait moins de mal dans la société. Et pour que il y ait plus de gens qui appellent au bien et qui donnent le bon conseil. Et pour que les gens qui font le dawa, eh ben, ils aient plus de motivation pour le faire de la meilleure façon. Non pas par la violence et la dureté, mais par les exemples de bons comportements, de bonnes paroles, de douceur et de sagesse. Et de donner le bon conseil aux dirigeants de différentes façons qui sont bonnes et qui sont bien, hein, et de les appeler, et de faire des doigts pour eux, euh, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pas, pas besoin de le faire en toi même quand on prie, on fait le Sujood dans notre prière, on fait des doigts pour, pour Allah, on demande à Allah de, de guider les dirigeants et de leur donner un le succès, de les aider dans le bien de les aider à laisser tomber les péchés qu'ils font, et d'établir la vérité. Hein si on fait des doigts comme ça pour les dirigeants, Allah subhanahu wa va changer l'état des dirigeants et va les aider. Et l'Unam Ahmad, il disait ça, si, si je savais que j'avais un doigt exaucé, que Allah va répondre, je l'aurais gardé pour les dirigeants. Parce que si le dirigeant devient bon, bien ça va être du bien pour tout le monde. Mais si le dirigeant est mauvais, ça va être du mal pour tout le monde. Donc, il y en a, qu'est-ce qu'ils font Au lieu de demander à Allah le bien pour les dirigeants, ils insultent les dirigeants et ils font des du'as contre les dirigeants. Et donc, qu'est-ce qui arrive en, en résultat de ça C'est qu'à force de faire des du'as contre les dirigeants, ils deviennent pires que qu ce qu'ils sont. Et ils deviennent plus durs encore qu'ils étaient avant. Et donc, ça retombe plus de mal pour les musulmans par la suite. Donc au lieu de faire ça, demandez à Allah, au contraire, au lieu de faire des, mauvais, des doigts contre eux, de faire des droits pour eux, pour que Allah les aide à, à abandonner les péchés, qu'il qu leur montre la vérité, qu'il leur montre le bien et pour qu'ils établissent la vérité dans le pays. Et puis lorsque tu fais ça, c'est ça ce qui va amener y du bien pour tout le monde. Et également, tu dois, faire, euh, tu dois parler à, à tes frères. Ou, Pour ceux qui sont avec toi, de leur donner le bon conseil, et les exhorter pour les rappeler qu'ils fassent le darwa de la bonne façon, et non par la violence, non par la dureté. Et lorsque tu vas faire ça de cette façon-là, c'est là, là qu'il y aura plus de bien, et que Allah, wa ta'ala va guider les dirigeants vers le bien. Hein et ils vont les mettre, Allah va les mettre sur le bon chemin, inshallah, et la, les, la fin sera bonne. Pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, ça, c'est la fin de cette fatwa du Cheikh Abdul Aziz ibn, ibn Baz à ce sujet-là. Puis, on continuera donc euh, la semaine prochaine avec d'autres réponses à différentes questions, Inch'Allah. Subhanakalaamu bihamdik, an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa ta'ubilay.